ou sur l'extrême sud de la Belgique il y a encore un petit peu d'averse mais ça s'éloigne ailleurs il y a déjà de belles éclaircies qui commencent à se mettre en place et ce sera la tendance pour aujourd'hui un temps calme propice aux éclaircies 19 à 23 degrés retenez bien ces valeurs ce sont les températures de saison et elles seront d'actualité encore quelques jours demain avec un ciel qui se charge toutefois sur le nord du pays avec un petit peu de pluie de la campine jusqu'au littoral et puis jeudi et vendredi des averses entrecoupées d'éclaircies un petit coup de tonnerre possible 19 à 23 degrés possible. Et puis samedi et dimanche, beaucoup moins d'averses, un temps quasiment sec et encore 19 à 23 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 8h et à la une de l'actualité, Christophe exploit réussi pour le Solar Impulse. L'avion solaire a achevé cette nuit son tour du monde sans une seule goutte de carburant, une performance qui devrait servir à développer les technologies propres, nous voyons comment, dans une minute. Bernie Sanders part en cunier pour un sou. Des courriels ont montré que le parti démocrate avait favorisé Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche, mais Bernie Sanders soutient néanmoins la candidature de son ancienne rivale. Garo comportements à risque durant l'été ils peuvent entraîner l'hépatite C 300 personnes meurent chaque année en Belgique à cause de cette maladie le risque de l'hépatite C c'est deux choses c'est de développer vers une cirrhose cirrhose qui elle-même va soit se développer en assistance hépatique soit se développer en cancer l'un n'empêchera pas l'autre une maladie à prendre au sérieux donc conseil à suivre les JMJ commencent aujourd'hui à Cracovie en Pologne, les journées mondiales de la jeunesse, un rassemblement catholique placé sous haute surveillance en raison de la menace d'attentat, premier match officiel de la saison pour Anderlecht les Mauves disputent le troisième tour préliminaire allé de la Ligue des champions de football ce soir et puis les athlètes belges s'installent à Rio, à 10 jours des Jeux Olympiques, ils vont se préparer physiquement mais aussi mentalement Le journal avec vous, Christophe Gangean et rien que du soleil pour le tour du monde le tour du monde du Solar Impulse qui a réussi son pari Oui, l'avion solaire a atterri à Abu Dhabi cette nuit de là où il était parti en mars 2015 un exploit pour les énergies renouvelables écoutez Bertrand Piccard le pilote à la sortie de l'avion the... Plus qu'un exploit dans l'histoire de l'aviation Solar Impulse a été un exploit dans l'histoire de l'énergie Nous avons parcouru 42 000 km sans carburant. Il est temps pour vous d'aller plus loin maintenant. Nous avons assez de solutions, assez de technologies. Nous ne devons jamais accepter que le monde puisse être pollué seulement parce que des gens sont effrayés de penser un nouveau chemin. Le futur, c'est moi. Le futur, c'est vous. Le futur, c'est maintenant. Allons de l'avant et bonne chance à vous. Merci. Alors Yasmina Favaro, pourquoi ce tour du monde est-il un exploit Car c'est une première, hein, comme Bertrand Piccard l'a dit, le Solar Impulse a parcouru 42 000 kilomètres, de jour comme de nuit, entre quatre continents, et bien sûr en plusieurs étapes, tout ça sans carburant, donc uniquement grâce à l'aide des énergies renouvelables. Ouais, et c'était l'objectif, promouvoir euh, les énergies propres. Hein. Oui, le Solar Impulse, c'est un petit bijou de technologie, hein, une vitrine de ce qui se fait de mieux en matière de renouvelables. Les industriels ont innové pour lui, Là, un exemple l'entreprise L'entreprise belge Solvay a créé des batteries plus légères qui peuvent aussi stocker beaucoup plus d'énergie. Par contre, pour certains, eh bien le projet est un coup de pub plutôt qu'un exploit. L'avion solaire aurait dû boucler son tour du monde beaucoup plus tôt, il y a un an normalement, mais il a rencontré des problèmes techniques et des problèmes de météo également. Alors avec un tel retard, est-ce qu'on peut encore parler d'exploit À ce stade aussi, laisser entendre que des vols commerciaux au solaire, c'est possible, c'est mentir, car les capacités de stockage d'électricité sont beaucoup trop faibles, ajoutent les détracteurs du projet. Mais comme Bertrand Piccard l'a dit, ce n'est que le début. Et on y arrivera peut-être un jour. Merci Yasmina Favaro. L'actualité de la nuit est tragique aussi. Malheureusement, un carnage s'est produit dans un centre pour handicapés mentaux au Japon. Un homme a fait irruption avec des couteaux. Il a tué 19 personnes et en a blessé 25 autres. C'est un ancien employé du centre, âgé de 26 ans. Il s'est rendu lui-même à la police. D'après certains médias, l'homme gardait une rancune après avoir été licencié du centre. Il aurait aussi pouvoir avoir agi pour se débarrasser débarrasser des handicapés, c'est ce qu'il aurait dit à la police. Aux États-Unis, le Parti démocrate a présenté ses excuses à Bernie Sanders. Des courriels ont montré que le parti avait favorisé Hillary Clinton et sabordé la campagne de Bernie Sanders pour la désignation du candidat démocrate à la Maison-Blanche. Par encunier, Bernie Sanders a soutenu, euh, soutenu sans détour Hillary Clinton cette nuit. J'ai travaillé avec elle au Sénat des états unis Personne n'est plus impliqué qu'elle pour les droits des enfants, des femmes et des handicapés. Hillary Clinton fera une présidente exceptionnelle et je suis fier d'être ici à ses côtés ce soir. Bernie Sanders à la convention du Parti démocrate cette nuit à Philadelphie, aux États-Unis. L'été, Christophe, c'est parfois la période des comportements à risque, mais gare à l'hépatite C. Oui, c'est vrai que durant les vacances, on va céder, par exemple plus facilement à la tentation d'un tatouage, pas toujours fait dans les règles, on est moins prudent dans ses relations sexuelles, on parle souvent du sida, mais une autre maladie dangereuse se transmet par le sang, c'est l'hépatite C, un virus qui se soigne, mais qui est tout de même responsable de 300 décès par an en Belgique. Le professeur Yves Horsman s'explique comment on risque de contracter l'hépatite C. Donc, la transmission se fait par le sang. Bien entendu, ce sont un certain nombre d'actes médicaux. Exemple, sclérose de varices des membres inférieurs. Exemple, phénomène invasif en chirurgie ou en gastroentérologie, par exemple, prends cet exemple-là. Autre mode de transmission se met dans la toxicomanie, très fréquente lorsque les gens n'utilisent pas des seringues stériles, donc par le partage de seringues. Il est possible aussi, en sniffant, d'attraper de, de l'hépatite C avec le matériel qui est utilisé pour ça, entre toxicomanes. Autre moyen de transmission par le sang, bien entendu, si vous allez faire un piercing, un tatouage chez les gens qui ne pratiquent pas les choses de façon correcte. Autre moyen de transmission possible par le sang, des de relations sexuelles traumatisantes. Ils peuvent aussi être responsables de ça. Donc, il faut prendre ce virus au sérieux pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas de bons moyen de le diagnostiquer et qu'il a une évolution péjorative chez un nombre significatif de personnes au bout de 15, 20 ou 25 ans. Donc, je pense que le plus simple, c'est lorsque vous avez une prise de sang... Demandez à votre médecin de faire une sérologie hépatite C à une reprise. Donc, il ne faut pas le faire tous les six mois, il ne faut pas le faire tous les ans. Faites-le à une reprise. Ça ne coûte quasiment rien. Si cette sérologie est négative, vos risques d'acquérir le virus de C demeurent, mais sont extrêmement faibles et sont liés à des comportements liés à un contact avec le sang contaminé. Le docteur Yves Horsman sous micro de Nicole Debar. Le chantier. RER va pouvoir redémarrer, déclaration du ministre fédéral de la mobilité François Belot. Il annonce une enveloppe d'un milliard d'euros supplémentaires. Ce montant doit permettre de relancer les travaux du réseau express régional autour de Bruxelles. Le ministre parle d'une mise à quatre voies pour 2022-2023. Ce milliard d'euros sera emprunté par la SNCB. C'est le moment, dit le ministre. Les taux sont bas. Une info développée ce matin dans le journal Le Soir. Attention si vous devez voler avec Air France Une semaine de grève commence demain 30% des vols courts et moyens courriers seront annulés Et 10% des vols longs courriers Les hôtesses et les stewards font grève, vont faire grève pour défendre leurs conditions de travail à partir de demain donc chez Air France Les journées mondiales de la jeunesse s'ouvrent aujourd'hui à Cracovie, en Pologne. Plus de 2 millions de jeunes catholiques sont attendus jusqu'à dimanche. Le pape François, lui, doit arriver demain. Cracovie, un endroit symbolique, puisqu'il s'agit de la ville de l'ancien pape Jean-Paul II, où il a été archevêque. L'engouement pourrait toutefois être moins grand qu'à l'habitude, à cause des attentats terroristes qui secouent le monde actuellement. Les autorités polonaises ont développé un dispositif impressionnant pour assurer la sécurité de les Reportage sur place de Damien Simonard. Assourdi par le chant des pèlerins, un hélicoptère de la police survole la Grand-Place de Cracovie. Il patrouille régulièrement la zone, tout comme les forces de l'ordre présentes à chaque coin de rue, aux frontières polonaises, les contrôles sont rétablis depuis un mois. Mariusz Boischtak, le ministre de l'Intérieur, a mobilisé 40 000 hommes pour protéger le pays pendant les JMJ. Depuis le 4 juillet, les gardes frontières polonais ont arrêté 200 personnes à l'intérieur de l'espace Schengen et procédé à 300 000 contrôles. La Pologne est un pays sûr. Dans le centre de Cracovie, des pèlerins français venus de Tarbes assurent l'ambiance. Parmi eux, Adrien, un jeune croyant qui participe à ses premiers JMJ. Suite aux attentats de Nice et aux fusils Il y a dans l'Allemagne, sa participation au voyage en Pologne n'a tenu qu'à un fil. Ça cogite forcément, on s'est tous posé la question je pense, mais justement dans cet attentat il est question de Dieu. et voilà, On veut vraiment montrer une autre image, qu'on de... peut vivre une fois dans la paix. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à apporter au monde dans ces JMJ. Le sentiment d'insécurité risque de porter un coup à l'engouement autour des JMJ à Cracovie. Mais les pèlerins qui ont fait le déplacement assurent qu'ils vivront l'événement à fond. Damien Simonard à Cracovie, en Pologne, où commencent aujourd'hui les journées mondiales de la jeunesse pour les catholiques. En Turquie, le gouvernement se dit prêt à travailler avec les principaux partis d'opposition pour élaborer une nouvelle constitution, une main tendue. Mais après la tentative de putsch, la reprise en main du pays se poursuit. Les médias sont muselés en Turquie. Des mandats d'arrêt ont été émis contre 42 journalistes. Le 8-9 Sport, Christophe et Anderlecht qui jouent déjà gros ce soir en Russie. Oui, le championnat de Belgique ne recommencera que le week-end prochain, mais Anderlecht joue déjà aujourd'hui son avenir européen. Les Mauves se déplacent en Russie, à Rostov, pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Déplacement difficile face à une équipe réputée très solide défensivement. Le belge Jos Dardenne connaît bien le championnat russe pour avoir assisté Franky Vorkotteren pendant deux ans à Samara. Il pense qu'aucune équipe ne part favoriser pour ce duel -là. Non, à mon avis, ce sera 50-50. Les deux matchs sont très très fermés euh, et, et ça dépend des détails qui, qui peut faire la différence, mais Anderlecht a certainement une chance euh, pour se qualifier. Euh, mais ce n'est pas une équipe euh, qu'on peut passer facilement, ça non, certainement pas. Et de l'autre part, Rostov n'est pas une équipe qui peut s'imposer à domicile et faire le carton non plus. Euh, mais vous savez mieux que moi aussi, en football, tout peut. Ça arriver, mais avant moi, je dirais plutôt que les chances sont à 50% pour Rostov, 50% pour Anderlecht. Jose Dardenne au micro de Christophe Reculé. Ce sera le premier match officiel du nouvel entraîneur d'Anderlecht, René Weiler. Le Suisse qui a décidé de laisser au caca à la maison officiellement pour son retard de condition, mais sans doute aussi pour des raisons disciplinaires. À dix jours du début des Jeux Olympiques, une trentaine d'athlètes belges sont arrivés hier soir à Rio. Ils vont maintenant devoir digérer le décalage horaire et peaufiner leur préparation physique. Mais l'aspect mental n'a pas été oublié, ni pour les novices, ni pour les habitués. Écoutez le directeur général du comité olympique belge, Philippe van der Putten. Alors c'est une des choses sur lesquelles on met énormément l'accent, notamment lors de nos stages de préparation à Lanzarote, c'est de sensibiliser les athlètes en disant « Attention, les Jeux Olympiques, ce n'est pas comme vos compétitions auxquelles vous êtes habitués. Vous allez avoir une pression médiatique qui est importante, vous allez euh, à la cafétéria croiser les plus grandes vedettes du monde dans les plus grandes disciplines, et donc il y a une formidable possibilité d'être distrait, de perdre sa focalisation. Alors ça, on peut le faire après, quand la compétition est terminée. » mais pas avant. Et donc, à ce niveau-là, euh, on leur a fait partager certains témoignages d'athlètes qui étaient passés euh, par cette expérience, euh, des Jean-Michel Cf des Thiers, euh, par exemple. Également, euh, formation média, comment parler et répondre à la presse, de façon à ce que, dans une certaine mesure, on puisse le mieux possible les préparer mentalement. À côté de ça, il y a bien sûr les coachs mentaux, les psychologues du sport, qui font également partie de l'encadrement et de la délégation. Philippe van der Puten, le directeur général du COIB, le comité olympique et interfédéral belge, qui répondait à Christine Anquet et qui évoquait le village olympique. Un village qui sera impeccable d'ici à jeudi. C'est la promesse du comité d'organisation des Jeux. Plusieurs pays ont connu des problèmes de plomberie et d'électricité après l'inauguration ce week-end. Depuis hier, 630 ouvriers travaillent 24 heures sur 24 pour arranger ces problèmes. Et il y aura un peu plus de place que prévu dans ce village, puisque 13 athlètes russes se sont vus signifier hier leur interdiction de participer aux JO. Dimanche, le CIO avait décidé de ne pas priver l'ensemble de la délégation russe de ces Jeux, mais il avait laissé le soin aux Fédérations sportives internationales d'exclure les athlètes ayant un passé de dopé. 7 nageurs, 3 rameurs, 2 haltérophiles et 1 lutteur ont donc rejoint les 67 russes déjà exclus en En athlétisme et puis en cyclisme, la quatrième étape du Tour de Wallonie aujourd'hui 177 km entre Aubel et Herstal en province de Liège. C'est le Belge Jenny Mersman qui s'élancera avec le maillot jaune de leader. Dites, est-ce qu'il y a des sportifs ici autour de la table Oui, oui. Non, bon, on, on est tous. Fou. Ça invite, Vous pratiquez un sport en particulier Oui, tous les jours. La euh... natation, vous n'avez pas piscine chaque fois que vous avez une excuse à fournir Vous C'est <rire> bien ce qu'elle a. Je fais du sport. C'est ça. Vous, c'est le poney sans doute, Pascal Michel. Moi, je ne peux poney. pas japonais. Y c'est oui, ça. Exactement. Ah bah, ça ne m'étonne pas, Lucas Correa. Je cours, je cours, comme pour, une flèche. Pour du vrai ou ouais, pour Là, du vrai. Enfin, tu dois -y aller -y faire pipi vite <rire> avant d'arriver à l'émission. Exactement, quand il faut, il faut. J'ai du souffle. Et Christophe Grandjean, sportif comme vous êtes Mais ça va pas, disons y pour la, quoi, la santé. Alérophilie, lutte, je, je ne sais doit, pas. Ça te voit, non, non Oui, carrément. Et vous savez qu'en 1908, il y a eu un, un sport assez spécial aux Jeux Olympiques de Londres. Il a lieu seulement une seule fois, c'était le jeu de paume. Vous savez ce que c'est le jeu de paume Ah ouais, C'est ah, l'ancêtre ouais, en fait, des jeux de raquettes, finalement. Donc, on joue à main nue ou bien main gantée. Une, fois, une seule fois, ça a eu lieu. Maintenant, ben, on a remplacé les mains par des raquettes, à mon avis. Ça faire un petit peu, fait peu mal. Vous voyez ce que mal. je veux dire ça fait, ça fait mal. Il est 8h14, voici un nouveau 8 Cuisine 9 Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine Créphel, mon rêve, ma cuisine. Oh. RTBF Mobile Info, comment ça se passe sur les routes ce matin, Stéphane Piboff La situation est très calme Julie, les principaux embouteillages se situent autour de Bruxelles et notamment sur l'autoroute E40 où vos temps de parcours ne sont pas impactés mais une perte de chargement a eu lieu à hauteur d'Alost en direction de Gand. donc soyez prudents si vous partez de l'échangeur de Grand Bigard dans les prochaines secondes et puis sur le ring de la capitale, autre objet encombrant à vous signaler en circulation extérieure en direction de Nivelles à hauteur de Halle et entre Grand Bigard et Ytre, la circulation n'est que légèrement dense dans l'autre sens Vous perdez à peine 5 minutes en circulation intérieure entre Itre et Grand Bigard. Une zone de travaux, vous ralentit également sur le 19. Depuis McEllen, vous perdez une vingtaine de minutes en direction d'Anvers. Et dans l'autre sens, pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers, vous ajoutez 6 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Oh oh oh. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles rigo à viser. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles rigauds... Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio. Mais si vous passez à viser, vous saurez tout. Hmm On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure en face du McDonald's. Dès 13h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Ce lundi, dans l'été du bon côté, nous parlions de la peur de l'avion. Pour écouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. 8h, 9h, le 8-9. Soyez les bienvenus dans le 8-9 de l'été, c'est les vacances, on est en forme, comment ça va les amis Très ça va. bien. Dites donc, on est content de vous retrouver. Christophe, la voix de la sagesse pour l'info qui revient tout à l'heure. Il <rire> <rire> faut le dire vite. Hein. Vous, vous, vous l'entendez pas au micro, visiblement. <rire> oh, je suis bloqué avec mes oreillettes, vous savez. Lucas Correa, oui. pour le tube de l'été, on aura quoi aujourd'hui Un peu de chansons françaises. Oh, ça, fait ah, du bien. Oui, ça fait du bien. Je suis sûr que vous la du... connaissez par cœur, celle-là. Quoi, la chanson française ou celle... Non, non celle-là. D'accord. Celle on va découvrir ça, évidemment, tout à l'heure avec vous. Et puis, sinon, Pascal Michel, on va parler people et des chanteurs à l'honneur. Oui, je vous ai fait la chronique en bruit hier. Aujourd'hui, il faut un blind test pour découvrir ah, de qui chouette. on parle. Ouais. Si je vous dis, donne-moi ton cœur, Camaro. Camaro. Oui, bien. je suis très fort. Et le deuxième, Let's Dance. David Bowie. Oui. Oui. Ah voilà. Bravo. Hein. Et là, et là vous savez tout. Et là, on voit le conflit des générations. Lucas qui ah, reconnaît voilà. Camaro, Christophe qui <rire> reconnaît et David Bowie. Et Sarah qui reconnaît personne. <rire> Moi, <rire> Moi c'est comme ça. Non, mais Sarah, ce qu'elle connaît bien, par contre, c'est les bons plans évasion pour s'évader. Et aujourd'hui, Sarah Vis, vous nous emmenez dans le Hainaut. Oui, on va au Pass, hein, près de Mons. Ça euh, się so Exactement un peu. Ça se passe au passe voilà. Donc, ah, il y a Le parc d'aventures euh, scientifiques où on apprend en expérimentant mm -hmm. en jouant, euh, tout sur la science sur la société, il y a des expos interactives, euh, plein d'ateliers euh, à suivre, alors il y a tellement d'ateliers comment est-ce qu'on fait quand on arrive Il faut regarder, il y a un écran d'affichage avec les horaires des ateliers D'accord. on s'inscrit, alors il y a plein de choses vraiment euh, très sympas, comment fonctionne par exemple une imprimante 3D, les enfants vont, vont, à, vont fabriquer des objets euh, en 3D, euh, ils vont participer à la construction d'une maison. Alors, ils sont habillés en petits, en petits habits de chantier avec des engins, des petites grues et tout. Ils construisent oh, les murs, les toits, les canalisations. Euh, ils vont préparer un JT, par exemple, dans un vrai studio, dans la peau soit d'un journaliste, d'un caméraman, d'un réalisateur. Euh, ils vont faire quoi encore Ils vont créer un film d'animation, par exemple, ou des, des produits cosmétiques. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a comme ça une quarantaine d'ateliers. On peut aussi euh, aller avec des enfants dès 3 ans, parce qu'il y a un parcours interactif Pour les tout petits aussi, où ils pourront aménager par exemple la cabane de leurs rêves, euh, ou euh, ramper comme une taupe, euh, voir comme une mouche, euh, <rire> suivre les traces <rire> du lapin dans une wow. forêt imaginaire. Donc vraiment, on a envie d'être à leur place finalement. Et les parents participent d'ailleurs. C'est euh, ce que j'allais dire, c'est vraiment tout public finalement. On peut oui, y aller oui, en famille, oui, papa, oui. maman vont pas s'embêter à regarder les enfants s'amuser là-bas. On s'embête jamais finalement en regardant les enfants y s'amuser. Ben certainement et à la cafette en tout cas on peut ramper comme une taupe si on veut aussi <rire> oui, voilà. en sortant alors il faut quand même faire attention parce qu'apparemment on apprendra à lancer le journal, on va donc avoir des remplaçants de Christophe Grandjean bientôt ah oui, des, ah, des, enfin des la relève est assurée, ans, là, voilà, vous, vous êtes, êtes tranquille, on je exploiter pouvoir partir en prépension, <rire> Vous m'exploitez exploiter des enfants c'est encore tôt, c'est encore tôt dites donc, plein de belles choses à leur affaire, oui et pour, pour pas trop cher je trouve 12,50€ par adulte, 9,50€ pour les enfants jusqu'à 14 ans, en dessous de 5 ans c'est gratuit, mais en dessous de 6 ans et alors regardez sur le site web parce que des week-ends gratuits en août, il a deux. Donc euh, là, vraiment... Faites-vous plaisir, quoi. On pouvez même aller les deux jours. Et gratuit pour toute la famille. Oui, on peut oui, des tout le monde vient, tout arrive en belle. Donc, euh, allez-y. Avec, Avec les mêmes expériences, les mêmes activités, tout sans payer, fait. gratuit. Oui, oui, oui exactement. C'est un bon plan. Hein. Alors, mais de toute façon, il les y a entrées chez Marc Vénon, qui sont gratuites aussi. Euh, C'est vrai, ça sera dit donc... Dans, dans vivre ici, de 15 à 17 h Alors ça au plus, les émissions avancent, au mieux, elle connaît ce qu'elle doit faire. Donc, tous les jours, tu des dans émissions, maintenant. Dans l'émission, l'actu les découvertes de chez vous vivre ici avec Marc Vernon sur Vivacité dès 15h donc des tickets pour le pass ouais. cette fois-ci il y a un site internet aussi oui tout sur 365.be. d'autres idées aussi d'escapades partout en Wallonie à Bruxelles génial merci beaucoup Sarah Louise, pour tous ces bons plans évidemment on espère que tout va bien chez vous vous savez nous on est là tout l'été le 8-9 de l'été on a les meilleurs moments aussi de Jérôme De Warze. je l'ai croisé hier dans les couloirs il n'a pas vraiment pris de couleur le garçon ça est bosse il un peu ça... bronzé bon, même, même là au-dessus <rire> C'était du maquillage à mon avis Parce qu'il prépare la rentrée, il revient dès la rentrée C'est promis, le grand cactus en TV Et le cactus en radio Comme justement il y a de ça quelques mois Le 5 décembre passé Jacqueline Galland se trouvait dans la tourmente Sur le dossier du RER Elle préparait un calendrier Jacqueline Galland, qui est donc dans la tourmente dans le dossier RER, elle préparerait d'ailleurs un calendrier. Oui, parfaitement, Benjamin. Bonjour. Une vraie dèche à l'imal et à l'univelle. La ministre a t menti Pour quel degré d'incompétence et que vaudra ce futur calendrier Un élément de réponse avec le chef de cabinet de Jacqueline Galland. Bonjour, monsieur Laspalès. Bonjour, monsieur. Que pour vous, monsieur J'aimerais avoir des, des informations sur le fameux tracé du futur RER que Jacqueline Galland devrait dévoiler prochainement. C'est exact Que désirez-vous savoir précisément Soyez précis, monsieur ah bah, bah, bah, Quand il sera effectif et en fonction Alors voyons, on veut de la précision Oui. On va en avoir de la précision Oui. Le 13 juin 2016 oui. à Lyon... Belgique, Italie euh... Le 18 juin 2016 à Bordeaux non. Belgique, Irlande Le non, non, non, 22 non, juin 2016 non, non. à Nice Suède, Belgique Non mais ça c'est le calendrier de l'euro Moi je vous parle du calendrier du futur RER Ah pardonnez-moi, il oui, mais... Mais faut être plus précis oui. Sinon c'est pénible, on perd du temps oui, mais... Et c'est pénible Oui, oui d'accord, bon, mais il me semble avoir été clair Ça rime avec RER Alors voyons, j'ai des calendriers ici oui. 2025, scission de la Belgique Par Lisbeth, non, Thomas non Slo, 2020, les MNR Le changement vu de rendre le 411 piétonnier de Hotergam a dit non. Ah non, non. Les travaux dans les tunnels bruxellois, à, à, à là, il n'y a même pas de date de fin. Euh, que, euh, ils ont laissé un trou. Ah un trou oui, oui, c'est drôle oui bon alors on va quand même va quand même falloir avancer là. Ah, dans le tunnel bruxellois ce matin il y en a qui ont essayé d'avancer ils ont eu des problèmes oui mais ça n'est pas le sujet ça n'est pas le sujet ah, mais ils en ont eu quand même oui. des problèmes d'accord alors, alors le calendrier alors le calendrier du pot de départ enfin définitif de Sarah de Padua vers la chaîne face. non non mais est-ce qu'on pourrait parler du futur RER c'est vous qui voyez bon alors ah, je l'ai je l'ai faut pas s'énerver le non, petit bon. Show. voyons. Confirmation de mise en service des lignes 161, bruxelles Otini 124, oui. Bruxelles-Nivelles 246, Glabé-Marcinelle 82, canard à la citronnelle. Ça c'est contre les moustiques Ticre, Non mais ça c'est fini, oui, le, le cas Alors à partir Mais 2018, il oui. y aura des quatre voiles mardi qui se dédoubleront en 8 voiles mercredi. Je <rire> comprends, comprends pas, comprends pas. Pour ça que je suis chef de cabinet, vous pitre à la radio. Non mais pourquoi? Dites-vous qu'il y a des quadruples voies le mardi Mais les octuples le mercredi Parce que le mercredi on double les voies du mardi Mais il faut faire attention à minuit Le mardi Au moment où cesse des doubles Le RER se scinde en deux comment, comment Donc si vous voyagez Si vous voyagez avec votre oncle Pour le placement, il faut choisir chacun Un numéro pair, Sinon Vous allez le perdre. Enfin, le train. Mais non, votre oncle. Il enfin... y a des vedettes. Ah, oui, mais si c'est un impair. Eh bien, si c'est un impair, vous devez changer de voie. Ah, je peux récupérer ma place à côté de lui à un moment. Il ah, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais il mais... faut pas faire d'impair. Mais je ne monterai jamais dans un train qui se scinde en deux quand les voix se dédoublent. Ah, c'est vous qui voyez. Mais oui, mais bon. Alors, une seconde, parce que là, il y a la Jacqueline qui rajoutait des annotations au Bic Oui. Je découvre avec vous. Alors, à partir du 56 novembre 18637, <rire> je préconise uniquement la mise à quatre voix. Ah bon? Parce que ce sera une année quadrisextile Qu'est-ce que c'est que ça? il y a un 32 février en, en 18637. Oh là là. Bon. À noter que préconiser la mise à quatre voix, c'est la seule occasion qu'on aura d'essayer de doubler les siennes. Bon, bon, <rire> bon, Et le Bruxelles-Limal, il sera en deux ou en quatre voix? En 16? Comment? Parce qu'il part par Serein, Bruges et Hercule. Mais c'est un détour monumental, ça. Euh, maintenant, attention, quand vous arrivez en, en Flandre, il faut changer. Quoi, de train Ah non, de rails. Comment ben, En Flandre, les rails sont en acier trempé, des beaux rails. Oui. Des solides Oui. En Wallonie, les rails sont frigolite ah, faut... Les trains flamands sont plus lourds, donc faut changer de rail. Mais ça doit prendre un temps fou, ça. Oui, mais il y a une alternative. Ah faut prendre l'avion. Bon, <rire> y un vervier d'Amas tous les trois lunes et demie. Ah, mais quoi, aller-retour. Ah bah oui mais vous devez ramener des migrants De non. minimum non, enfin, Il est de question, je ramène des migrants si je vais à Damas ah C'est vous qui voyez Consigne enfin. qu de le ministre Et ça c'est la différence Entre un train et Jacqueline Galant, C'est que le train déraille Quand le train déraille, il s'arrête Il s'arrête oui, oui, oui Alors les pas un la vie Oui, oui, oui mais merci pour le calendrier alors De rien, ah oui Jaja aussi posé pour le calendrier Pirelli oh Je vous en garde un pneu non, non, Ça fait toujours de bien de revivre ces moments. Les meilleurs moments du cactus sont aussi à voir sur rtbf.be slash ovio. Jérôme de warze qui revient à la rentrée, c'est promis, c'est juré. Ce sera en télé aussi, une semaine sur deux, le jeudi soir. On aura le retour du Grand Cactus avec toute la bande. On va continuer à parler chansons aussi avec vous, Lucas Correa. Vous oui. êtes là pour le tube de l'été. On parlera de quoi Chansons françaises aujourd'hui. Sera... Je ne vous en dis pas plus, c'est pour tout à l'heure. Ceci je te fais tes bottes à la baston Moi alors, je lui dis ah. Bon ben ce sera pas Renault. Est-ce que ce sera ça J'ai un piège à fil Ah non Mais pas loin Il y a encore ça, du bon, bon. Du oui, voilà. ça Pour alors, le blind ouais. test Ça va être oh. super c'est un chanteur <rire> C'est un chanteur C'est un homme Avec beaucoup de cheveux Alors ça pourrait être Non enfin peut-être Paul Nareff Paul Nareff, il a des cheveux, c'est ses vrais cheveux, vous pensez Ou bien c'est une perruque ouais, eh Oui, c'est vrai. Ouais, on l'a vu il n'y a pas, pas bon longtemps, produit, Pascal lui. aussi, de près. Et il a des vrais cheveux. Restez avec nous, évidemment, dans quelques instants. Le retour de l'info, bien sûr. On parlera People avec Pascal Michel, deux chanteurs à l'honneur. Un femme like you » Let's dance <rire> ». <rire> Moi, je fais comme Lucas, je donne pas toutes les infos d'un chou. Hein. Camaro à l'honneur avec David Bowie aussi. Et puis, le sport, on en parlera avec François Zaleski. Bon matin, il est 8h27 sur Vivacité et sur La Une en TV.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 Tous les matins, Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Les meilleurs moments des émissions de la veille. Vous tout, hein, Benjamin Maréchal. Et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. chaud qui nous arrive. Vivacité matin, dès 4h30 avec Bernard Dewey. Le matin, c'est malin. Cet été, de 11h à 13h, Vivacité a un air de vacances avec Stéphane Piedbœuf.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 Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi 26 juillet. Il l'a fait, le Solar Impulse a achevé son tour du monde sans une seule goutte de carburant, avec la seule énergie du soleil, un exploit qui ouvre de belles perspectives pour le développement des énergies propres. Le chantier du RER va pouvoir redémarrer, c'est ce qu'affirme le ministre fédéral de la Mobilité. François Belot annonce une enveloppe d'un milliard d'euros supplémentaires. Une effroyable tuerie au Japon, un homme a fait irruption avec des couteaux dans un centre pour handicapés mentaux. Il a tué 19 personnes avant de se rendre à la police. C'est un ancien employé du centre. Il pourrait avoir voulu se venger après son licenciement. Andorlecht entame déjà sa saison. Les Mauves disputent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions ce soir en Russie. Côté météo, mis à part deux averses qui circulent encore ce matin en province de Luxembourg. On attend des éclaircies. Il fait sec partout et au niveau des maxima, 19 à 23 degrés. Il est 8h30 Don't. Le journal est présenté par Françoise Dubois Bonjour Julie, bonjour à tous La fin d'une belle aventure pour celui qui a côtoyé les stars de la chanson française Les sociétés de Didier De Fourny sont en faillite et en liquidation Anne Poncelet Le flaironnet avait repris et développé les activités de son père en faisant tourner des artistes comme Johnny Hallyday, Céline Dion Lara Fabian, un itinéraire de près de 30 ans L'aventure est désormais définitivement terminée déjà en liquidation depuis le mois de mai 2015 et donc sans activité La société Didier De Fourny spectacle est aujourd'hui en faillite. Le fisc lui réclame plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont en fait Anne, plusieurs sociétés qui restent aujourd'hui sur le carreau. Oui, et depuis octobre 2013, Didier de fourny ne pouvait plus exercer d'activité commerciale en Belgique. Avec son épouse, il avait recréé une autre société, C'est Live au Luxembourg. Cette société est désormais, elle aussi, en liquidation. Elle devait notamment organiser en novembre le retour de Renault à Forêt Nationale. Les ennuis de Didier de Defourny avaient démarré au début des années 2000. En organisant des Grands Prix à Francorchamps, l'ancien pilote qu'il avait été avait été accusé et condamné pour détournement de fonds. Merci Anna Chaux Fontaine. Les travaux de la route nationale vont encore durer six mois. Voilà plus d'un an que ce chantier a débuté mais le service public de Wallonie l'assure il n'y a pas eu de retard. François Bréban au téléphone avec le porte-parole du SPW Christophe Courrouge. On remplace complètement le système d'épuration des eaux, le système d'égouttage. On remplace aussi les conduites de gaz, d'électricité, de téléphonie. Tout ça nécessite beaucoup de temps. Par exemple, pour le gaz, il n'était pas prévu de remplacer autant de conduites, mais quand l'opérateur a vu l'état de ces conduites, il a préféré tout remplacer. On a aussi été confronté au milieu du chantier, un peu avant le pont du chemin de fer, à des problèmes de stabilité des bâtiments. On a dû épingler une façade, c'est-à-dire la resolidariser avec le reste du bâtiment. Il n'est pas possible de les accélérer ces travaux Non. Si on avait pu faire complètement la voirie euh, autour du pont du chemin de fer. Euh, bah oui, c'est sûr qu'on travaillait plus vite, mais on a essayé de trouver un, un bon équilibre entre durée des travaux et, et rapidité. On ne sait pas refaire euh, la couche d'asphalte avant d'avoir remplacé les tuyaux qui sont en dessous. Donc c'est un chantier très complexe et qui demande du temps. La fin du chantier est prévue pour cet automne. Et donc, euh, ce qu'on peut dire aux citoyens, aux riverains, aux commerçants, c'est qu'ils devraient passer les fêtes de fin d'année dans un environnement euh, routier complètement rénové. Choisir son cours de fitness à la carte sans abonnement, c'est désormais possible grâce à référencefitness.com, une plateforme développée par Claude Houard de l'agence liégeoise Double Effect. Référence Fitness permet à l'utilisateur d'accéder à des activités à la carte. On peut choisir admettons un cours aquatique le mardi matin à 10h. On a toute une liste de cours aquatiques le mardi matin à 10h autour de soi. Ça permet de pouvoir y accéder sans forcément être lié à l'horaire d'une seule salle et sans obligation d'abonnement longue durée. Bien que quand un utilisateur a trouvé une salle de fitness qui lui correspond, on lui conseille toujours de continuer à aller dans cette salle, mais tous les utilisateurs n'ont pas forcément envie de prendre un abonnement. Il y a des sportifs qui peuvent aussi faire d'autres types de sports et qui ont envie d'un complément fitness. Notre démarche vis-à-vis -vis des salles est de leur proposer de compléter leurs cours qui ne sont pas complets. Ils peuvent aussi montrer la salle, donc ils attirent des nouveaux prospects. Et éventuellement, ça peut déboucher sur un abonnement à partir du moment où les gens sont satisfaits. Surtout, nous, on pense à la valorisation du moniteur qui va pouvoir faire une promo de ses cours au-delà des frontières de la salle et ainsi stimuler le plus grand nombre à faire du fitness. Claude Ouar, une interview de Martial Gillot. On vous emmène en voyage, à présent un voyage musical au son de la mandoline, en compagnie du Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy. Un groupe d'une petite vingtaine de musiciens, qui se produit d'ailleurs régulièrement en concert, Olivier Tunus a assisté à une de leurs répétitions, en compagnie de Xavier, membre du Cercle depuis 30 ans. On pourrait plus comparer la mandoline à un violon une guitare. Ici, ça a quatre cordes qui sont doublées, en fait. C'est apaisant comme instrument Ça peut paraître apaisant, mais ça peut évoquer des sentiments plus brutaux, plus violents. Tu vas Certains membres du cercle partagent sa vie depuis des dizaines d'années. Un cercle bien plus ancien encore puisqu'il a été fondé en 1922. Véronique Winchens présidente du cercle. Des immigrés italiens sont venus s'installer dans la région de Malmédie pour la construction du barrage de Robertville et travailler dans les tanneries. Et ils ont emporté en fait leur instrument sous le bras. Vous, vous produisez régulièrement en concert Oui, nous avons environ une dizaine de prestations durant l'année dans toute la Belgique et aussi à l'étranger. Et si le cercle des mandolinistes se produit, régulièrement, c'est parce qu'il peut compter sur un groupe de musiciens fidèles et passionnés à l'exemple de Marie France 25 ans de passion. Je suis tombée amoureuse de la mandoline. C'est un instrument qui paraît très calme, très doux mais il peut être des fois très surprenant C'est un instrument difficile à jouer J'ai appris assez rapidement maintenant il y a un travail à faire Et quand vous donnez les concerts, la réaction du public elle est comment On les voit euh, fermer les yeux, sans on sent qu'on les fait voyager Un voyage sur les terres de Shostakovich notamment Un mot de cyclisme avec la quatrième étape du Tour de Wallonie. Le peloton s'élancera d'Aubel à midi 20 pour arriver à Erstal vers 16h40. 180 km à parcourir entre les deux villes et non des moindres, puisque les coureurs devront franchir de nombreuses côtes, nombreuses côtes comme la Gilette, malchamp mont Vifa Et c'est le tour qui s'achèvera mercredi à 10 ans. Excellente journée à tous! Il est 8h36, Stéphane Piebeuf, faut-il partir plus tôt ce matin La situation est très calme, Julie, sur les routes. Si vous souhaitez aller profiter du soleil à la mer, par exemple, sur le 40, bruxelles ostende et eh bien sachez que la circulation est complètement fluide et même pour rejoindre la capitale à l'image des autres axes qui convergent vers Bruxelles. Où ça ralentit un peu, c'est sur le ring. En circulation intérieure, principalement, entre Itre et Grand Bigard, 10 minutes supplémentaires. Vous ralentissez en amont du chantier situé à Anderlecht et entre Grand Bigard et Zaventem, ajoutez 5 minutes. Une zone de travaux sur l'autoroute E19 qui relie Bruxelles Bruxelles à Anvers, une vingtaine de minutes supplémentaires pour rejoindre Anvers depuis Macelon. Et dans l'autre sens, ajoutez 10 minutes pour rejoindre Bruxelles. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pizza.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 Le 8-9 de l'été à 8h38 avec autour de la table Lucas Correa pour le tube de l'été. Lucas, Bonjour. on parlera chanson française. Ouais, vous avez déjà une petite idée, vous n'avez toujours pas trouvé depuis tout à l'heure. Ah euh non, Alain Souchon Ah, vraiment pas loin. Vous on brûlez, loin. Julie. Vous non, brûlez, je... Goldman, non. Vous brûlez, non, vous êtes vous reparti, vous refroidissez maintenant. C'est l'Indien. Rien vous à vous, avoir. vous êtes glacé. oh dit donc on verra ça tout, tout à, à l'heure évidemment, tout à restez à l'écoute histoire de bouger sur le tube de l'été avec Lucas Correa, Pascal Michel pour les people. Je vous le fais en chanson une fois de plus, <rire> attention écoutez bien. Mon <rire> mariage ton, ton cœur baby ton corps Camaro. baby Voilà. Attendez, Donc, vous avez la ca Camaro, mariage. Bah, oh. À votre avis, il ah, nous, le principal. Principal. Wow, wow, nous wow, wow, manque wow, le principal. Wow, Dites, à Ravis, vous connaissez notre invité, Arnaud ducret ça vous dit quelque chose Eh bien, non. Eh bien, c'est un humoriste, comédien ah. français qui était passé <rire> nous voir. <rire> On peut le voir aussi juste après le JT. Vous voyez ce truc, parents mode d'emploi. Oui, oui. Ah oui, le monsieur. Ah, c'est le papa. C'est le monsieur qui joue le papa, justement. Il a un one man show dont il est venu nous parler justement. Arnaud ducret vous fait plaisir. Plein de personnages à découvrir. On verra ça dans quelques instants, dans le best-of invité du 8-9 de l'été, mais juste avant, on enfile nos baskets avec François Zaleski. Bonjour François. Bien le bonjour, vous avez des belles baskets ah bah écoutez, ça y est, en fait, j'avoue, <rire> ce sont des sandales. <rire> oui, oui, non, oui, vous n'allez bon. pas courir un marathon j'y pas, <rire> pas. Dites par contre, on va parler aujourd'hui du sporting d'Anderlecht donc football. Bah oui, parce que la reprise du championnat, ce sera pour euh, ce week-end, et donc on va vous présenter un peu tous les jours, euh, d'abord cette semaine, les cadors de notre championnat Pro League, et puis la semaine prochaine aussi, euh, tous les autres clubs wallons qui euh, parfois au milieu du classement, essaye de se sauver. Et aujourd'hui, on a choisi euh, le club le plus titré ah. de notre championnat. À votre avis, c'est qui C'est Anderlecht. C'est Anderlecht. Il yeah. est, Anderlecht. est, derrière. est bon. écrit derrière. Alors, voilà, c'est encore plus facile. Mais à la radio, on les a pas. Les indices, indices chez vous, à la maison. Julie, combien de titres pour Anderlecht Je vous ai dit que c'était le club le plus titré. 259. Oh. Non, quand même pas. Le championnat de Belgique n'a pas commencé il y a si longtemps. Beaucoup euh, moins. 17. 50. Encore moins que ça Une trentaine. une trentaine Oui, une trentaine, trentaine. c'est ça. La bonne réponse, c'est 33 oh. titres exactement. Mais il n'y a plus de trophées depuis deux ans, deux saisons blanches à Anderlecht. Ça passe assez mal. Et donc, cette saison-ci, il va falloir réagir du côté d'Anderlecht chez... et d du côté de Saint-Guidon. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas Généralement, on vire qui en premier L'entraîneur. L'entraîneur. C'est ce qu'on a fait en fin de saison dernière. Exit Besnikazi. Et bienvenue à René Weiler. Est-ce que vous le connaissez, le nouvel entraîneur du sporting d'Anderlecht si vous voyez ce que je veux dire. Hey, il est plutôt beau garçon, il pourrait jouer dans <rire> une série américaine. Notre ouais. René Weiler, 42 ans, euh, pas très très connu par contre par les grands amateurs de foot puisqu'il n'a pas un palmarès super étoffé. Il vient de D2 Allemande où il évoluait du côté de Nuremberg, alors n'a pas fait grand chose avec Nuremberg, si ce n'est qu'il aurait pu euh, faire monter le club en Bundesliga, il a échoué en barrage pour mm -hmm. monter face à Francfort ça inquiète d'ailleurs un petit peu les supporters Anderlechtois mais il a montré aussi hier qu'il avait de la poigne le nouvel entraîneur euh, René Weiler, en tout cas il s'impose face aux grandes gueules du vestiaire Anderlechtois puisqu'il a déjà décidé euh, de laisser Stefano Okaka à la maison pour le déplacement de ce soir à Rostov Ouh. Okaka c'est quand même le mec qui avait marqué le plus de goals pour Anderlecht la saison passée, c'est donc une décision euh, qui montre qu'il sait ce qu'il veut et qu'il ne va pas se laisser marcher sur les pieds, même par les, les grandes gueules du vestiaire. Donc François, on parle de Mercato ici, nouvel entraîneur René Weiler. Qu'en est-il du côté justement des joueurs Mais, Du côté des joueurs, il y a quelques joueurs emblématiques d'abord qui sont partis Le gardien, pour commencer, Silvio Proto, c'était une des mm -hmm. figures emblématiques du club. Il est parti euh, tenter sa chance du côté d'Ostend. Il avait un peu fait le tour de la question euh, à Anderlecht, Silvio Proto. Et alors aussi Anthony Vandenborg, qui était un cas un peu litigieux du côté d'Anderlecht, qui lui est parti en prêt euh, du côté de Montpellier. Euh, il y a d'autres joueurs qui pourraient encore partir, puisque vous le savez, le mercato est loin d'être terminé. Hein, on va encore pouvoir transférer pendant tout le mois d'août. Et euh, on craint de voir partir côté toi, euh, Cara, le défenseur, mais aussi surtout euh, Denis Pratt qui est l'un des joyaux du club que l'on pourrait donc mmh. voir partir cet été. Voilà donc pour les départs. Dites, ça fait beaucoup de départs, est-ce qu'il reste des joueurs finalement avant de démarrer <rire> problème, la saison ouais, Attendez parce que c'est pas fini, j'ai encore oublié de vous parler du cas Mathias Suarez qui lui est l'ancien chouchou euh, du club et qui a décidé qu'il ne voulait plus jouer avec Anderlecht, euh, Mathias Suarez il est reparti dans son club en Argentine, il fait le forcing pour forcer à son transfert et vous savez qu'à Anderlecht on a une réputation de gentleman et euh, là ils n'ont pas du tout apprécié parce qu'ils ont fait beaucoup pour ce joueur qui a été blessé euh, pendant de longs moments et euh, le voir comme ça partir et forcer son transfert, on n'apprécie pas du tout du côté du sporting, une plainte a été déposé à la FIFA il risque 6 mois de suspension euh, Mathis Suarez et aussi une amende de 4 millions d'euros donc ça risque de mal se terminer et côté Underlecto on est plutôt confiant on dit que le dossier est en béton alors pour les arrivées je vous rassure et je rassure les supporters d'Anderlecht. Il y en a quand même quelques-uns qui sont venus <rire> renforcer le groupe. Euh, Sébastien De Maio, c'est un joueur italien, 29 mm -hmm. ans, pas mal d'expérience. Il a bien roulé sa bosse dans le championnat italien, dans le calcio. Euh, il a d'ailleurs porté le, le brassard ici lors des rencontres amicales du Sporting d'Anderlecht. Il va évoluer sur le flanc droit avec à ses côtés euh, aussi euh, Denis Appia. Lui vient de Caen. C'est lui qui évoluera tout à fait sur le flanc droit au bac droit. Denis Appia, Sébastien De Maio, il sera plutôt euh, dans l'axe, mais donc juste à côté. Donc ça va quand même faire Pas mal de changements du même côté. Si vous me suivez toujours dans la défense anderlectoise, on voit arriver un joueur roumain, Alexandru Cipsiou. Il a fait un, un bel euro avec euh, la Roumanie. Et puis, il y a Sofiane Anni qui avait été recrutée. C'est l'une des, des stars euh, du dernier championnat avec Maline. Il avait été euh, assez impressionnant, Sofiane Anni Donc, on attend et on va peut-être le découvrir ce soir parce que la première échéance pour les Anderlectois, eh bien oui, c'est ce soir. Déplacement très important. Parce qu'il s'agit de la Coupe d'Europe, ils vont euh, jouer le troisième tour préliminaire aller euh, de la Ligue des Champions. Vous voyez plus ou moins ce que c'est, troisième tour préliminaire, aller de la Ligue des euh, Champions, euh, ce que euh, ça représente. Allé, troisième tour, euh, si on rejoint tout, il y a C'est important pour se qualifier justement pour la suite. Oui, voilà, exactement. Et c'est important parce qu'il y a pas mal de pépettes au bout. Hein. Les poules ah, de la, la Ligue le des, des, des, des, des, des Champions. Même, le bah, ça, on, on, comprend, comprend. Ça on ouais. comprend. On parle quand même de 15 millions d'euros quand on se qualifie pour les poules de la Ligue des Champions. Alors, ce match-ci ne sera pas directement qualificatif. D'une part, parce qu'il y aura un match aller ce soir et un match retour la semaine prochaine. Et puis, si Anderlecht se qualifie face à Rostov, il y aura encore un tour de barrage à ce moment-là pour essayer d'atteindre les poules en cas d'élimination contre Rostov. Là, on imagine le pire. Ce serait pas tout à fait fini puisqu'on pourrait être repêché pour les barrages de l'Europa League. C'est compliqué quand même le ah, football. J'espère que vous suivez toujours à la maison. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce week-end, c'est la reprise du championnat. Et ça, c'est beaucoup plus facile, la proli, oui. Non, vous voulez que je vous reparle un petit peu -y. de la façon dont on divise les points et tout ça, Je vais vous épargner ça, je vais juste vous dire qu'Anderlecht commence quand même avec un gros morceau, puisqu'il se déplace à Moucron. C'est jamais un match facile d'aller jouer au stade du canonnier, les anderlecht qui joueront là-bas samedi soir, et dont on attend, donc, vous l'avez compris, un petit sursaut d'orgueil après deux saisons blanches du côté du sporting d'Anderlecht. On n'aime pas ça, on aime bien gagner, aïe, on aime aïe. bien ce qualificatif d'équipe la mieux la plus titrée de, de Belgique et donc ils vont essayer de reconquérir un titre cette saison et donc cet orgueil vient vraiment du fait que ça a été tellement titré comme club qu'on a un peu le gros coup mais ils n'ont pas vraiment le, le gros coup ça c'est mon avis mais ils ont une image à laquelle ils font oui. très attention et forcément quand on a une image de, de club titré ben, on, oui. on aime bien la cultiver cette image là c'est mieux <rire> que d'avoir une image de loser hein, en, de en attendant ce soir il y a donc un match important à suivre c'est contre enfin, c'est Arostov hein, contre ouais, la Russie c'est Arostov on l'a compris et donc c'est à 20h30 ce match de Ligue des des Champions. On avait vu la belle épopée de la Gantoise la saison dernière en, en Ligue des Champions. On imagine que ça aussi euh, ça a dû faire un petit peu jaser et jalouser certains dirigeants de l'Ectoie mm -hmm. qui eux, en, en termes de, de performance européenne, euh, doivent remonter à, à quelques années en arrière pour euh, se souvenir d'une belle campagne et quand on voit les Gantoises qualifier euh, sortir des poules, on dit bon, allez, on essayerait bien de faire un petit truc sympa <rire> aussi cette année. <rire> oh ben nous ce soir on va suivre ça, peut-être pas forcément que pour les images, pour l'ambiance aussi, il y a toujours une bonne ambiance avec le football. Football. Merci François Zaliski. Avec plaisir. Pour toutes ces informations, on a tout compris de A à Z, même les même les nuls en foot. Par contre, on est bon là avec Arnaud Ducret, un humoriste comédien français qu'on va vous retrouver dans quelques instants. C'est juste après ceci, il était de passage chez nous dans toute la saison du 8-9. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabankbe slash investir. AXA, réinventons la banque.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 9h, le 8 9. et Il h 47 c'est le 8-9 de l'été. Comment ça va, les amis autour de la table Pascal Michel, Sarah, Luca Correa, on ah est nombreux ici pour vous tous les matins, tout l'été. Le tube de l'été qui va arriver. Tout à l'heure. Luca Correa veut toujours pas nous dire qui c'est. Encore un petit indice, moi, si je vous dis qu'il y a un truc qui me colle encore au cœur et moi, au moi, j'ai trouvé. Hein. Vous savez qui c'est C'est pas Woulzy Ah ah, ouais. Laurent dit on, on verra. Ah d'accord, ouais, ça, bon ça sent ça sent le Laurent Woulzy, les people aussi qui vont arriver, Pascal Michel. Oui, si moi je vous dis quand tu danses, <rire> j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fouille. C'est pas du Molière, c'est du Camaro <rire> déjà. Ah bah oui. <rire> Exactement, donc on parle à Camaro. aussi bon, je peux citer des philosophes. Oh, <rire> c'est lui qui le dit, 8h48, on va vers notre invité en best-of, puisque vous le savez, les meilleurs moments, c'est ici, dans le 8 9 de l'été, avec Arnaud ducret qu'on a vu notamment au cinéma cartonné dans Les Profs. On le voit aussi dans en parant en mode d'emploi juste après le JT. Et là, il parle de son nouveau spectacle, Arnaud Ducret vous fait plaisir. Arnaud Ducret, bonjour. Bonjour. Hello. Et bonjour. À... On va quand même parler d'abord de la télé avant de parler du spectacle. Oui. Dans parant en mode d'emploi, vous avez dit dans Star. On s'est quand même Attention. un moment posé la question nous-mêmes. On a été obligé d'y penser, de savoir si on allait être ensemble avec votre partenaire. Ah, voilà, c'est la première question de la matinée. Bah, bah, ça, Bravo. Vous, vous avez bien bossé, vous, vous a sûrement posé il y a huit mois quand vous étiez <rire> venu là. Non, non. Vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait Mais on l'a pas fait, bien sûr <rire> que non. Mais en plus, pourquoi on a. Vous chacun, pas fait. Mais parce qu'on a chacun quelqu'un et on aime nos, nos, nos conjoints, voilà. <rire> et, et ça empêche. Ça arrive, ça, ça, ça arrive. Non mais non, mais c'est vrai que on est comme, enfin, on est comme un couple dans ce sens où même les enfants, c'est un peu comme la petite maison de la Vrai, quoi. Ouais. Parce On a démarré Orfeo qui est un qui fait Paul dans, le, dans la série, n'avait pas son bac. Maintenant, il l'a. Un jour, il est venu sur le tournage, il a dit, j'ai mon bac. Alors, nous l'avons pris euh... dans, dans nos bras. Fait a, oh, bravo, bravo, bravo, <rire> bravo mon fils de substitution. <rire> Mais vous euh... voulez me donner un billet Un billet pour Octave non non, euh, non, non, non, enfin, non, non, non. Il gagne déjà suffisamment d'argent comme ça avec France Télé. <rire> ah, <rire> euh... ah, attention. Et alors, je lis sur la page Facebook du 8-9. Donc, à l'annonce de votre arrivée, Frédéric, vous me dites ce que vous pensez du commentaire. C'est le courrier des lecteurs ce matin. J'aime bien son côté grand costaud, un peu niais. Légèrement beau, petit Frédéric. <rire> la deuxième euh, une question de la matinée. Après, euh, j'en ai plus. Donc, prévisez <rire> bien. De... Euh, non, mais j'ai pas mal assumé ce, ce, ce genre de personnage. Je l'ai dans mon spectacle d'ailleurs. J'ai eu un prof de karaté qui est dans ce. Dans ce... Mais j'aime bien, moi les. Comment dit les beaux, ils sont attachants. Voilà, j'aime bien les personnages attachants. Et si, si il dit ça, c'est que je dois être attachant. Ah non, mais c'est un compliment, hein, parce qu'il ouais. le met avec un petit smiley. C'est euh... cool. Ça me fait il... plaisir. Il le met avec un petit smiley. Avant le spectacle, je vous fais une standing ovation. Ah. Merci. Parce que ah debout assis vous faites la même taille il incroyable il bon, est plus petit debout non, parce ah que oui. de, debout je suis loin du micro okay. quand je suis assis ça va beaucoup mieux vous avez été choriste à l'époque pour Nana Mouskouri non c'est une blague en deuxième, oh, deuxième, deuxième euh, breaking news euh, en fait euh... non non mais ça ça c'est un vrai truc important le reste c'est juste c'est juste c'est juste que quand il y avait la starac que je faisais plein de petits euh, j'essayais de gagner ma vie quoi et il y avait une, une agence qui s'appelait Nao qui, qui prenait des mecs pour pour venir chanter dans les dans les comme vous avez chez vous voilà tu viens chanter dans les émissions quoi tu fais choriste ou tu fait batteur et donc j'ai fait choriste de nana mouscoury attendez et... ne, ne me cachez pas mon plaisir vas-y vas-y -y, vas allez-y arnaud du revivez euh, je sais plus, je chante avec toi liberté et les gars il est tout j'ai plus de voile ouais c'était non c'était c'était ça mais c'était superbe elle est arrivée avec ses deux bévitrés là avec ses grosses lunettes avec ses, <rire> avec ses ouais, deux enfin. vitrées j'avais du, du lave-glace on a nettoyé les carreaux et on y a commencé comme... <rire> et, et y avait avec, avait nana raclées, là, avec nana Mouskouri avec nana mouscoury vous l'avez fait <rire> <Non>. <rire> Non, Elle non, a voulu? non non non non, voulu. Non, non je ne coucherai jamais avec ma grand-mère, c'est un peu <rire> ça. Oh non Il dit ça de Nana Mouskouri. On le pas, j'ai 37 ans. il euh, oh. y a un moment. Et avec Charles Aznavour, vous pourriez <rire> Avec Charles Aznavour, je pourrais tout faire avec Charles Aznavour, j'adore Charles Aznavour. Ah, ben j'ai bien fait de demander du coup. Alors, On vous êtes à sur votre prochaine Breaking News. <rire> <rire> Non après j'ai plus eu le temps Le ah, téléphone a sonné ah, J'ai dû bien. arrêter Cirque Royal 19 mars Wex de Marchand Famine 21 avril Palais des Beaux-Arts De Charleroi 12 mai On se dit un petit mot Sur chacun de vos personnages Qui est John Breakdown John Breakdown C'est un prof de danse Dans un centre de gériatrie Et en fait Il fait faire une chorégraphie improbable Avec un, des petits vieux Qui ont des déambulateurs Voilà Et qui, qui, qui n'arrivent même pas à parler Il, il parlent comme ça Et puis bon, comme c'est quand même du quatrième âge, souvent ils finissent leur phrase en. Euh, voilà, c'est euh, ils sont tendance. À... C'est un résumé. Ah oui, voilà. les non mais j et puis je, je, je fais faire un salto à Yvette qui a, qui a 89 ans et voilà, je mime tous les personnages, je mime tous les. En fait, ils sont là pour faire la première partie d'Arnaud Ducré, et donc voilà, je fais ce, ce prof de danse qui vient faire la première partie d'Arnaud et ses danseurs improbable Et vous savez vraiment danser, sérieux. Ah j'ai appris à danser quand j'étais jeune ouais. déjà j'adore Michael Jackson donc quand j'étais gamin j'observais énormément Michael Jackson et puis j'ai fait de la comédie musicale donc j'ai appris les chorégraphies le modern jazz et tout. Et vos muscles ils viennent d'où parce que vous êtes un costaud quoi ouais, franchement euh, bah, on euh, voit pas ça à la télé oui oui ouais, bah... <rire> je, je, je, je suis rarement mentionné à la télé <rire> euh, non euh, bah, je, je, je fais de, la salle je, de, de, la, de... la salle ouais, ouais, je fais beaucoup de sport j'ai un coach avec moi qui vient sur les tournées aussi donc euh, je suis un grand mangeur moi j'aime bien la vie quoi donc euh... Franck Arnaud Ducré était choriste pour Nana Mouskouri, un métier assez atypique aussi hein, finalement avant d'être comédien humoriste français on reste dans les stars dans les people avec vous Pascal Michel et on va parler de Camaro oui c'est une star -que -que, hein, Camaro <rire> parce que c'est vrai qu'il a eu un succès son succès c'était ça ton coeur. Et puis il n'y a plus grand chose. Il faut quand même savoir aujourd'hui c'est le producteur de Shame, par exemple ouais. pour, ah ouais, quand pour, même. pour les plus jeunes. Euh, et ben Camaro il a épousé sa compagne ce week-end. Elle s'appelle Anne-Sophie Migno. Alors Anne-Sophie Mignot, ça vous dit peut-être pas grand chose comme ça à la maison, mais c'est l'ex de Cyril lignac D'accord. Monsieur mmh, qui fait de la cuisine. Oui. À la télé. Comme quoi donc vous voyez dans le milieu ils s'échangent leur conquête. Euh, donc Camaro qui s'est marié, on lui souhaite plein de bonheur parce que je suis sûr qu'il nous écoute aujourd'hui. Donc Camaro félicitations à vous. Dans un autre genre David Bowie fait aussi l'actu du jour côté people. Ouais, c'est dingue, on se rappelle quand même que David Bowie nous a quitté le 10 janvier mm -hmm. dernier et c'est souvent le cas quand on a un chanteur qui décède comme ça il y a toujours plusieurs semaines, plusieurs mois après un album posthume qui sort et ce sera le cas très prochainement pour David Bowie l'album s'appellera The Ghoster et il faut savoir qu'il était enregistré en 1974 à Philadelphie, ça veut dire qu'il euh, il faut pas s'attendre à avoir la, voix de, la dernière voix entre ouais. guillemets de David Bowie, c'est une voix qui remonte à quelques années, l'album est annoncé pour les semaines voire les mois à venir ça sort dans la presse ce matin, donc David Bowie sera encore bientôt en radio et en télévision grâce à cet album qui sortira donc très bientôt. Une chouette nouvelle que people, ça fait du bien et on va continuer à parler people mais plutôt en musique avec le tube de l'été dans quelques instants. Luca Correa, Laurent Voulzy. Allez Laurent Voulzy. Yes, on a trouvé qui c'est. C'est après ça. Viva Et si vous preniez l'été du Bon Côté Ce mardi, dans l'été du Bon Côté, nous allons nous intéresser à tout ce qui fait vibrer les Belges. Musique, ciné, vacances, marques, alimentation. Des résultats à lire dans le Femme d'aujourd'hui de la semaine et à découvrir dès 13h sur Vivacité. Prenez l'été du Bon Côté sur Vivacité avec Émilie de Kegel. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be. ovio Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici.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 Il est 8h55, le 8-9 de l'été avant la grande évasion et Sarah ravisse avec Pierre Joie pour s'évader un petit peu. C'est des 9h sur Vivacité. Exactement. En attendant, Lucas Correa, vous êtes venu avec un tube de l'été. Est-ce qu'on va bouger? Est-ce qu'on va danser? Oui, on va bouger. Ah. On va chanter aussi hein, parce qu'on le connaît par cœur. 1977, Rock Collection, c'est Laurent Boulzy. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Une jupe. C'est que cheval à la sortie du lycée Un bon souvenir ça Elle parle de quoi cette chanson Si vous la connaissez si bien de que ça bah, oui, vous, On vient de l'entendre C'est un peu facile mais on parle aussi On parle du lycée justement, des mobilettes, des choses de l'époque Des années 60 et des artistes en fait Des années 60 parce que Laurent dit parle de ses idoles En fait donc il fait mention D'ailleurs il y a des reprises hein. dans le titre lui-même Vous avez des, des morceaux entiers euh, Des Beatles par exemple des, euh, des Rolling Stones aussi on peut entendre Il y a Bob Dylan, il y a 10 reprises au total dans cette chanson vous vos souvenirs d'adolescence au niveau musique c'est quoi qu'est-ce que oh, faut pas avoir honte hein, Pascal ouais, bah, bah, moi c'est pas du tout Bob Dylan moi c'était plutôt les To Be Free et Aliage et la Larousseau il ouais, ouais, y avait Coolio bon. aussi Gangster, Gangster C'est bien ça C'est bon ça Vous écoutez quoi vous bon, Julie Écoutez euh, un peu de tout Les, les, les boys II Men notamment Tout ça Les Michael Jackson Les East 17 C'est vrai qu'il y a eu l'époque ouais. Spice Girls aussi ah, Donc oui, oui. un peu Girls Band et Boys Band aussi Alors faut pas avoir honte Ça doit pas être des titres Que, que vous devez écouter euh, Tout bas dans votre lecteur MP3 Quand vous êtes euh, dans le bus Laurent vous le dit En tout cas n'avait pas honte Et s'il a fait une dizaine de reprises euh, dans, cette, euh, dans cette chanson En 2008 Il y a eu une version De 21 minutes où là il y a plus de 26 reprises à la fois dans le même morceau et là il part dans tous les sens, je ne sais pas si on a un petit extrait de, de cette version qui a été remasterisée en 2008, je ne sais pas si on l'a mais sinon vous la trouvez facilement sur internet si vous tapez euh, Laurent Woolsey World Collection 2008 il y a aussi une petite anecdote autour de cette chanson parce qu'il y a toutes ces reprises, il faut les payer mm -hmm. évidemment, ah oui, et rire, en pas. 77 les royalties visiblement c'était pas trop ça ah bon donc grosse amende pour euh, Laurent Woolsey et Alain Souchon qui n'ont pas pu toucher leurs royalties comme on dit et donc pendant trois ans, pas, pas un bal. D'accord. Rien du tout. Bon, ils se rattrapent bien finalement tous les deux parce que je sais pas si vous avez vu un petit peu, ils sont en tournée ensemble en ce moment. Souchon, vous le dit, ils sont partout. On va en vacances, on les voit, on les entend à la maison, on va bosser dans la voiture, ils sont partout. Partout. Et même ici chez nous, un petit Laurent vous dit ça fait du bien. Rock collection. Quelle année encore ce titre 77. Oh dis donc, ça nous rajeunit pas comme dirait le. Ma petite dame ça ne rajeunit pas. Donc ça fait toujours plaisir en tout cas de se repasser les hits de l'été. Merci Lucas Correa. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été là aussi Pascal Michel pour les People. Mais c'était un plaisir. Vous revenez demain, hein, dites bah, Écoutez, sans problème, si Encore vous m'invitez, je Quand vous voulez Vous venez demain, évidemment, et puis ça ravise, on vous retrouve dans quelques instants en radio, dès 9h, sur Vivacité, pour la grande évasion, et Le on ira voir ça Des séjour de luxe en Alsace, on vous offre Ça veut dire à quoi écoutez du luxe bien. Ah, Dans un hôtel, euh, 4 étoiles, logis d'exception, avec repas gastronomiques tous les soirs Et pour ça, des indices à repérer et dans l'émission, la, la grande ouais. évasion, ça <rire> va faire plaisir Allez, filez hop hop hop oui, Nous, y on va voir un petit peu comment ça se passe, côté météo dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini-format premier soin. Tout est chez Dix. D, faites-vous plaisir de Nicolas, est-ce qu'on peut prendre son sandwich dans le parc ce midi ou est-ce qu'on va aller se cacher sous un toit contre la pluie <rire> Non, écoutez, on pourra prendre son sandwich dans le parc sans problème, euh, même si actuellement, il y a encore euh, de bonnes averses du côté de Virton, Arlon, par là, l'extrême sud du pays, qui est encore concerné temporairement par des averses qui vont quitter en matinée. Sinon, comme c'est déjà le cas sur le reste du pays, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies pour aujourd'hui, avec des températures qui iront de 19 à 23 degrés. Pour la suite, et eh bien demain, le ciel devint, devient pardon, plus nuageux sur la moitié nord du pays. Et là, on retrouvera quelques fines pluies du littoral jusqu'à la campine. Et puis, euh, sur le sud, ce sera un temps nuageux mais sec. On ne change pas les maxima 19 à 23. Ce seront les mêmes valeurs aussi pour jeudi et vendredi mais avec cette fois davantage d'averses et possibilité même d'un petit coup de tonnerre. Et enfin, regard sur le week-end. C'est encore loin mais on attend un temps sec et toujours 19 à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 Très bonne journée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Il y a 9h, on s'informa avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors, un coup de pouce d'un milliard d'euros pour la SNCB. Oui, c'est l'enveloppe supplémentaire que le gouvernement fédéral accorde à la SNCB sur forme d'emprunt. Un milliard qui va notamment servir à financer le chantier du RER. François Belot, le ministre de la Mobilité, le confirme les travaux vont pouvoir reprendre. Que donne là. La garantie est que le RER va pouvoir redémarrer. C'est une enveloppe supplémentaire, additionnelle, mais qui vont pouvoir euh, permettre d'enregistrer un saut qualitatif dans les toutes prochaines années. Le but étant, bien entendu, euh, d'avoir dès 2022-2023, euh, par exemple, sur la, la ligne 161 pour le RER, un train tous les quarts d'heure, en plus des trains IC hier, et sur la 124, d'avoir un train toutes les demi-heures. C'est énorme. Et il faut savoir que le RER, c'est 141 gardes et avec des points d'arrêt supplémentaires et la création de nouveaux points sur Bruxelles. François Bellot, le ministre de la Mobilité, joint par Sébastien Remacle. Un tour du monde sans carburant, c'est l'exploit accompli par le Solar Impulse. Oui, L'avion solaire s'est posé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis cette nuit. C'est de là qu'il était parti en mars 2015. En un peu plus d'un an, il a parcouru quatre continents en volant uniquement à l'énergie solaire. Un bijou de technologie. Thomas Pontillon a pu suivre les derniers instants de ce défi nédit dans le centre de contrôle du Solar Impulse à Monaco. Solar Impulse à peine posé, Raymond Clerc, le directeur de la mission, semble abasourdi dans la salle de contrôle. Il réalise à peine l'exploit, 35 000 kilomètres en avion sans une goutte de carburant. Il n'était pas sûr que cela fonctionne il y a trois ans, confesse-t-il. Ce matin, il se sent comme un pionnier, un peu comme les frères Wright, les premiers à voler. Oui, je pense, mais je ne réalise pas très bien. Euh, moi on, on peut comparer ça à énormément, à énormément d'autres aventures, les frères Wright, parce qui sont dans l'aviation, mais je pense que dans, dans tous les domaines, il y a eu des, des gens qui ont fait quelque chose d'autre, de nouveau, en, en réfléchissant différemment. Certainement que ça en fait partie. Les frères Wright, pourquoi pas Et comme pour les frères Wright, l'héritage sera important, estime le directeur de la mission. Si des avions solaires ne seront pas utilisés tout de suite pour des vols commerciaux, Solar Impulse ouvre la voie. Quand on lit les sites aéronautiques, on voit maintenant chaque jour qu'on parle d'avions électriques, d'avions hybrides. Aujourd'hui, je tombe sur un article qu'Airbus renonce à son avion à 4 places mais veut faire un avion commercial à 19 places hybride électrique donc c'est très impressionnant et il semble qu'ils ont compris le signal Un signal qui va continuer à travers la fondation mais aussi grâce au futur projet de drone solaire qui sera bientôt lancé. Thomas Pontillon de Radio France. Vivacité 9h03 aux états unis les démocrates ont toujours